Bismillah, alhamdulillah, wa salatu, wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man i taba'a hudahusna amma ba'l. Więc on uh, l-chal. ibn Ajrum, rahimahullah, a wadi, Wal-chal huwa l-ismu l-mansoobu, al-mufassiru, liman bahama min al-hey'aati, nachwu qawliku, jaa zaydun rakiban, wa rakibtu l-farsa musrajan. ولقيته عبد الله راكبا وما اشبه ذلك ولا يكون الا نكره ولا يكون الا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبها الا معرفا الحال اذا اسم اذا ن كي منصوب كي منصوبه الاسماء يلكسب المفسر لمن من مبهم Kalem mubham, oul kalem, yani, reir wadi. Dimendahama, minel hei'at. Ce qui est confus, ou ce qui est ambigu, parmi les façons, ou les postures, minel parmi les façons. Hein? Comme ici, lorsqu'on a dit, azeidun rakiban. On peut se demander, comment il, est, il était venu? Euh, c'est pour expliquer cette cette posture. C'est pour que l'esprit, donc,. Euh, ne soit plus confus sur ce, cette hiya va savoir qu'il était venu hein, à, à cheval très bien dans la langue lorsqu'on dit al-hal lorsqu'on dit aussi al-hal renvoie à l'état ou, ou, ou à la situation de la personne al-hal lorsqu'on demande c'est à dire comment, comment vas-tu quelle est ta situation comment vas-tu d'accord كيف حالك alors quand on dit aussi كيف كيف حاله ما حال فلان هل تدري ما حال aussi dans ilm al-rijal quand on dit halu? فلان c'est-à-dire est-ce qu'il est sur la sunna ou non parce qu'on dit ce prédicateur ce prêcheur, est-ce que je peux l'écouter est-ce que je peux le lire كيف محله محله ma halou ça c'est un jugement qui est important parce que avant de lire pour un tel ou avant de l'écouter Il faut qu'il qu soit parmi les gens de la sunna. Hein, et non pas qu'on peut lire pour n'importe qui. Cette idée qui s'est propagée maintenant dans l'Ilam et dans les médias. Ils ont essayé de propager que la personne est libre de lire hein, qui elle veut. D'accord Et donc euh, par la suite elle va euh, faire quoi Elle va trier et elle va prendre la vérité et rejeter s'il y a une erreur. Non, ça c'est fou c'est faux, donc la règle des gens de la sunna, les gens qui ont euh, lu le coran ou la sunna et sunnah, et al euh, ces gens qui sont les gens de la sunna, ils ont dit ça c'est pas notre règle notre règle c'est que euh, celui qui est le débutant comme nous, le débutant, doit lire les gens de la sunna Il doit lire dans le Coran Karim, dans la Sunna, dans les paroles de S.L.F. Il doit écouter les gens de la Sunna, et non pas écouter n'importe qui. Lorsque lui, il sera un savant, il peut donc lire donc une parole des gens d'égarement, par exemple, pour la réfuter, pour la critiquer. Et non pas lorsqu'il est débutant, il lit à gauche et à droite. Il lit pour les gens de la Sunna, il va lire aussi pour les gens de Al-Bida' ou autres. Peut-être qu'une shubha ou bien une ambiguïté, ou bien une, donc une parole va peut-être euh, s'infiltrer dans son esprit, dans son cœur. Hein? Et peut-être elle va donc, le tirer vers donc, un côté. Hein? Les, les paroles donc, des philosophes et les paroles des idéologues, c'est très dangereux. wallah c'est très dangereux. Je parle en connaissance de cause. Hein? Les paroles de Camus ou de Sartre ou d'autres idéologues, d'autres philosophes, hein? Ou bien les paroles des gens d'innovation, ce sont des paroles qui, qui trahissent, parce que ils glissent du poison au sein d'une parole que le, la personne veut dire. Il y, n'y a rien ici, c'est une parole qui est tellement bien, bien, bien euh, euh, dite, hein? une parole littéraire. Hein? Et surtout, donc il y a des philosophes qui ont enfoui cela dans leur poésie, qui semble tellement belle que les gens ils vont lire cette poésie et ils ne vont pas s'apercevoir du shirk qu'il était en train d'enseigner, de, ou bien donc d'hypocrisie, ou d'hérésie, hein, ou de mécréance, ou son pr, ou son dogme dans la croyance, et ainsi de suite. Il y a donc des, des poésies de des, des, des soufis et d'autres, tels que Ibn al-Farid et tels que d'autres, qui ont composé toute une poésie et que celui qui va la lire il va dire ah, quelle, quelle belle poésie. Mais le, le savant, il va décortiquer il va dire voici un, un, une parole de mécréance. Voici une parole d'hérésie, et ainsi de suite. Et ça, ce n'est pas à la, à la portée de n'importe qui. Ce sont les jehabida. sont les gens érudits qui vont lire cela et qui vont dégager hein, les erreurs hein, de, ces, de, de ces auteurs. Très bien. Donc là, euh, lorsqu'on dit Mahalufulin, c'est que est-ce que je peux le lire Est-ce que c'est un homme de confiance hein? Est-ce que c'est un homme de science auquel on peut donc se fier et lire ses ouvrages sans problème Parce qu'il y a des gens qui glissent. Hein? On a su qu'ils glissent. Il va se donner dix choses qui sont bonnes et il va glisser son poison. Il va essayer de tirer le jeune vers hein, sa... c'est-à-dire euh, euh, son parti. Comme avait fait euh, quelqu'un qui s'appelle Munajid Mohamed Salkhé Munajid Il a, dit, les, les, les il a fait une conférence qu'il a intitulée 40 conseils pour euh, réformer les, les foyers et les familles et ainsi et de suite. Il était en train de donner de bons conseils euh, entre les époux, comment éduquer les enfants et ainsi de suite. Et à la fin il a dit parmi les livres que je recommande il y a le livre de Seyyid Trotb. Hein, et d'un tchèque et d'un Il était en train de recommander les livres de, de, de, des gens de son part Le qui est encore vivant. Oui, le C'est un potbill saoudien. Il est parmi les gens qui prêchent l'ichouanisme. Il, il est un C'est quelqu'un qui appelle à la voix d'un iqouan musulman. Donc il était en train de donner des conseils, etc., dans l'éducation des enfants et puis il a dit, hein, et je recommande aux gens de, donc de se procurer aussi les livres et parmi les livres vous pouvez faire dans, mettre dans vos dans votre maktaba hein, dans votre bibliothèque de, de, de votre foyer hein, les livres de hein ça c'est pour détruire les foyers non pas pour réformer les foyers c'est pour que les jeunes ils vont euh, devenir des terroristes puisque lui même Seyedroth on l'a capturé, il voulait donc euh, faire sauter Un pont hein, euh, donc de, de, de, de, du président qui était à son époque. C'est pourquoi il a été capturé et <coughs> guillotiné. Mm. Mm. Et là, il a dit, oui, je voulais. Et si voulais, vous allez me libérer, je vais refaire. Hein, je vais refaire. C'était quelqu'un qui, qui, qui avait... Hein? Il a été exécuté, oui, par le Mishnaka, par, par la, donc, euh, la corde par la corde en Égypte, à l'époque, il, il, il, il appliquait comme ça, donc, euh, euh, la peine capitale. Hein, la peine de mort, il appliquait comme ça. Euh, en réalité, donc, euh, les, les, les, les gens de science, il y en a qui, qui sont intervenus pour euh, ne pas appliquer sur lui cela, mais, mais ça ne veut pas dire que lui, il est bien. Parce que même euh, Ibn Baez, il, est, il a intercédé pour que ce jugement ne soit pas appliqué. Mais ça ne veut pas dire que Ibn Ghazrahim il agrée ce, ce, ce qu'il était en train d'enseigner de, de, dans ses livres. Parce que lui, donc lui, peut-être qu'on aura le temps de revenir parce que ce, ce genre de personne, il mérite beaucoup de travail parce que beaucoup de jeunes sont fascinés par ses par, par, par, par, euh, écrits. Alors que lui, c'était un, un, un homme de lettres. C'était un homme qui écrivait, un édib, un, un écrivain. C'était pas un savant dans la religion. Il était en train d'écrire au point qu'il est tombé dans de grandes erreurs des erreurs vraiment très grandes. Je pense que le problème, il est augmenté comme ça, à, à cause de ça. Parce que normalement, les hommes, tuer, tuer quelqu'un comme ça, c'est ça comme il fait. Et le, son, autres, tu comme il augmente son idolisme. Peut-être. Peut-être que lorsqu'il a été guillotiné, cela a fait que donc il est devenu... Les, les gens, ils ont dit, voici, c'est un martyr. Et on dit, ils ont dit qui, un martyr ça, et ça. ceci. Mais, mais ça, mmh. le problème, c'est sans mmh. c'est Ce groupe Il, il, il ne cesse d'éditer de, de, ses livres. Au point que Cheikh Rabbi il a dit que ces livres, il les était, ils sont parmi les livres, les livres très très édités dans le monde arabo-musulman. C'est parmi les livres qui ont été beaucoup propagés alors que ce ne sont pas des livres de science. Ce sont des livres qui ne sont pas basés sur, basés sur la preuve. Hein? Il a dit, euh, Cheikh Rabbi, lorsque j'ai lu, par exemple, Hadifasi, il dit qu'il y a des... Donc, euh, Des livres à lui qui ont été édités à notre époque 25 fois. L'édition, elle s'épuise, elle n'est plus donc dans le marché et on réédite. Et on réédite, et on réédite jusqu'à maintenant 25 fois. Mais qui les attend pour qu'on qu lui édite 25 fois Alors qu'il y a des paroles des gens de science qui n'ont pas été encore éditées. Des problèmes d'édition, des gens ne trouvent pas les moyens pour éditer leur livre alors que c'est un, un livre de science. Il y a des livres de Al-Albani qui n'ont pas, qui ne sont pas encore édités. Il y a des livres de, de, de, de, de gens de science qui ne sont pas édités, hein, qui sont encore donc euh, des, des manuscrits, qui sont encore donc des, des livres qui attendent l'édition. Mais pour éditer de quelqu'un qui n'est pas un savant, Et éditer à tel point avec les erreurs que cela contient, et qui est en train d'éditer, c'est le hizb, c'est le parti. C'est <coughs> comme c'est le Valentine, Valentine. Mm. Il y a un quelqu'un, il était roman, il était tué, mais jusqu'à aujourd'hui, oui. c'est l'idéologie, il est propagé. Oui, c'est celui qui a prêché mm. ce. Euh, euh, le le oui, oui, oui c'est mm. mm. On avait donné les valeurs pour mm. le, comme ça. D'accord. Très bien. Donc, Al-Hal, Al-Hal, Al-Hal. En langue, Al-Hal. <coughs> <coughs> précise les états et les positions comme le ضحك. il a dit telle phrase en riant. comme كذا ضحكا le le rire, les les les les les états, les les zeta, tel que le ضحك, le rire, ou bien le chagrin. la tristesse. al désespoir. ça c'est une phase aussi. C'est-à-dire, il est venu bisura, musrian. Kifaja, ja a musrian. C'est-à-dire, la rapidité, la célérité, la rapidité. Ja a musrian. Musrian, c'est un chal. Ja a uh, dachikan, c'est un chal. Takalama, ok. hazinen, c'est un chal. D'accord? Al la lenteur, al but, al ibta. C'est une. C'est aussi une posture, peut-être à cause d'une blessure ou à cause d'une fatigue. J'ai un D'accord Comme le professeur il a dit, celui qui va faire en sorte que sans amal il sera y lent. <fatigue> Hein, il a fait très peu de choses. Son nesèb ne va pas faire qu'il va donc euh, arriver. C'est-à-dire que l'islam ne reconnaît pas donc, un neseb. C'est-à-dire que euh, c'est ton nesèb, puisque tu es de telle famille, ça y est. Hein? Ça y est. Non, c'est pourquoi il disait à sa fille. Euh, Demande-moi ce que tu veux maintenant, sur terre. Hein? Mais devant Allah, je ne peux rien pour toi. Hein? Ce, ce qui va te sauver, c'est en œuvre à toi, c'est en action à toi. Fatima. Donc là, Al-Ibta, la lenteur, euh, etc. Si l'on dit par exemple, Zaid Zayd est venu, hein? on ne connaît pas la façon de cette venue. On ne connaît pas comment il est venu. J'ai On ne connaît pas comment il était venu. Euh, D'accord Mais lorsqu'on dit J'ai il est venu alors qu'il était sur une monture. Hein? Zaid est venu hein, sur un véhicule. D'accord Ou sur une monture. Donc dans ce cas, c'est... Donc on a une précision. Mais J'ai c'est une parole qui est achevé qui est qui nous signifie comme il a dit dans le hadith il a dit que donc après que la phrase elle a tenu c'est-à-dire sa complétude et elle est complète et donc elle est achevée d'accord très bien lorsque donc dans hadith Jibril Omar al khattab il a décrit comment il est venu Jibril salam. Binam, na chnu, że ludzie są z rasulami, to jest jedno, że ludzie są zabijani, że ludzie są zabijani, że ludzie są zabijani, że ludzie są zabijani, że ludzie są zabijani, comment il Uh, il y a dans la poésie aussi Un vers Jā'a ja shakīqun āaridan rumhahu Inna bani almika fihim rimahou Jā'a ja shakīqun Quelqu'un qui s'appelle shakir Il était venu alors qu'il tenait sa lance Celui-là Le poète, il lui a dit Mais tes cousins aussi, ils ont des lances hein? Tu, tu, crois, tu crois que toi, tu, tu, tu es le seul à posséder une lance hein? Tu, tu viens comme ça dans cet état hein? Ja a aridan rumhahu inna bani ammi kafihim rima hu. Hein, ce qui nous concerne, a aridan. Hein, aridan meda, aridan rumhahu. A aridan, ça nous décrit l'état dans, dans, dans, euh, dans lequel il est venu. Il n'est pas venu, euh, donc, euh, pacifique. Hum, euh, on peut, on, donc, avec, donc, tranquillité, etc. Mais il est venu, a aridan rumhahu. Hein, d'accord, d'accord. Voilà, donc là c'est pour signifier, euh, c'est-à-dire euh, son état. Rakitul euh, Farasa euh, je suis monté sur le cheval alors qu'il avait le harnais, euh, Serge, Serge, d'accord euh, Le harnais, le harnais c'est ce qu'on met sur le cheval lorsqu'on veut monter dessus. Donc là, C'est donc euh, je n'ai pas monté mon à dos de, de cette monture sans le harnais, mais avec euh, Serge, hein, avec euh, le harnais. Très bien. La ou Abdallahi rakiban. Comment je l'ai rencontré Il était rakib. Il était sur, sur un véhicule. Rakib tulfarasa, comment était Alfaras Comment était Al le cheval Mousrajan. Il était Mousrajan. D'accord Mousrajan. Très bien. Al-Hal doit venir Nakira. Hein, comme vous voyez ici dans les termes qui, qui sont passés. Rakiban. Euh, aridan. Hein? Musrajan. Musrajan, Musrajan, c'est-à-dire que le cheval avait un cirge, avait le harnais. C'est-à-dire avait un cirge, avait le harnais. D'accord Al-Hal doit venir Nakira. C'est-à-dire indéterminé comme dans, ces, dans les exemples précédents, <coughs> et s'il vient ma'rifa, s'il vient, c'est-à-dire déterminer, avec un terme qui est déterminé, il faut le traduire, hein, il faut euh, pouvoir l'interpréter en une nakira. Exemple, si on dit j'ai wahdahu, wahdahu, bil wahdahu, bil Hein? Mu Ma'rifa, mu'arraf bil idafa. L'annahad al-ha, wa hu wa wahda, hu. D'accord? Mu'arraf bil idafa. on peut le traduire. Ja a zaydun, mu'nferidun. Wahda hu, On peut le traduire. cest on peut le traduire. D'accord? Donc, al-haal vient après l'accomplissement du sens. Donc, on a dit ja a zaydun, On peut rajouter ja a rakiban. Donc c'est après l'achèvement du sens. Après que le sens s'achève. elle vient après l'accomplissement du sens. Exemple, Sallah Zaydoun. <coughs> on peut mettre un point. Sallah Zaydoun. Mais on a voulu décrire l'état dans lequel il a fait cette prière. On va dire, Sallah Zaydoun khashi'an, Zayd a prié avec recueillement. Il a prié avec recueillement. C'est-à-dire avec concentration. Il ne s'est pas en train donc, euh, de regarder ailleurs et donc euh, peut-être le euh, c'est quelque chose euh, que l'on peut voir on peut remarquer est-ce que la, telle personne était dans le chouchou ou non hein donc euh, d'après ce qui apparaît mm -hmm. et aussi la personne aussi sait est-ce qu'il était dans le khushou ou non hein la, la, la personne sait est-ce qu'elle a réalisé le chouchou dans cette salat ou bien parfois on peut voir que nous on pense qu'il était khashir, alors qu'il était en train de faire la prière comme il se doit Mais il est, son esprit était en train de penser à autre chose. hein? Oui. était en train de penser à, à autre chose. Mais ça, ça nécessite du travail. Ça nécessite du travail. Ça nécessite donc d'aller de, de, donc avant à la mosquée, non pas aller, à Masbourg, non pas aller en retard. Hein? Hein? Ça nécessite de se préparer à la prière. Ça, ça nécessite de la récitation oui. du Coran. Ça nécessite de s'éloigner des, des, des, des péchés. Ça nécessite l'augmentation de la foi. Ça nécessite l'ilm. Ça nécessite, c'est-à-dire, de comprendre les versets, hein, pour méditer sur les versets lorsque l'imam, est en train de réciter. Hein. Ça nécessite beaucoup de choses pour faire venir, hein, ça nécessite <coughs> aussi, bien sûr, la crainte d'Allah, <coughs> et de savoir qu'on qu est devant Allah, subhanahu wa ta'ala, la Qadima bakrun musri'an »« Bakr est venu rapidement. » Il est venu rapidement. Euh, donc là, Musri'an, <coughs> c'est un hal, mansoub, et qui nous décrit qu'il était venu donc, euh, rapidement. C'est-à-dire, il est, il est en train de nous décrire l'état dans lequel il, est, il était venu. Très bien. Le sujet de al-hal doit être défini, ma'rifa. Celui qu'on veut donc dé, de, de décrire hein, par le hal doit être un Sauf dans des cas exceptionnels. Alors, sauf dans des cas exceptionnels. Donc, ce, le HAL décrit quelque chose de ma'rifa. Sauf des exceptions telles que, euh, lorsqu'il y a une interposition entre le HAL et, et donc, euh, et donc euh, le, le nom qu'il décrit. Euh, si on dit par exemple, j'ai adahikan rajulun. J'ai adahikan rajulun, ça c'est une phrase, ah, donc, correcte en arabe c'est-à-dire que le mot il est par rapport à qu'il est en train de décrire et donc dans ce cas c'est un nakira c'est pas un ma'rifa d'accord euh, il est venu euh, un homme riant hein? riant qui était en train donc il était venu Hein, euh, avec son rire j'ai là c'est pourquoi donc c'est acceptable hein, de, donc d'avoir une nekira, c'est parce qu'il y a cette antiposition aussi lorsqu'on dit par exemple j'ai rajulun tawilun dahikan c'est nakira mais qu'est-ce qu'il y a eu il y a eu une séparation طاولان طاولان c'est un naas c'est pas un xale c'est un naas c'est quelque chose qui est collé à la personne toujours il est taouil alors que dachikan ça décrit l'éta l'hai ou bien souriant il triste c'est quelque chose qui change l'éta ça change mais taouilon il est toujours comme ça d'accord Dauwa tenkiru hafa, jazę, anie, anie, ten Un homme haut de taille est venu en riant. Très bien. Donc là, c'est ce que j'ai noté. En, en lisant dans le commentaire sur l'hel, maintenant on va euh, aborder attamiz attamiz uh, at Donc c'est euh, le discernement c'est pour distinguer quelque chose c'est pour discerner euh,